11h. en surner avec vous. Bonjour à tous. Nous sommes le 21 juillet, jour de fête nationale. Une journée qui commémore le serment prêté par Léopold de Saxe-Cobourg, premier roi des Belges, en 1831. Pour l'occasion, de nombreuses festivités sont prévues, avec tout d'abord ce matin le Tédéum, en la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles, en présence du roi et de la reine. Au programme aussi des animations dans le parc royal, le village de la police, place Poulart, des démonstrations proposées également par la Défense et les pompiers, rue de la Régence. Le défilé militaire et civil commence sera à 16h sur la place des palais et puis ce soir l'apothéose évidemment avec le feu d'artifice qui sera tiré à 23h. En France cinq personnes soupçonnées d'avoir été en contact avec Mohamed Lawaj-Boulel juste avant l'attentat de Nice seront déférées devant la justice antiterroriste aujourd'hui. Pour rappel l'attentat a fait 84 morts et plus de 300 blessés. Par ailleurs on apprend que l'inspection générale de la police nationale en France a été saisie pour évaluer le dispositif de sécurité qui était en place à Nice le 14 juillet juillet. En effet, d'après le quotidien Libération, une seule voiture de police barrait l'entrée de la zone piétonne de la promenade des Anglais. Une contre-vérité a réagi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a donc tout de même demandé une enquête. En Turquie, les autorités ont décidé d'instaurer l'état d'urgence et ce pour une durée de trois mois. Une mesure prise suite au coup d'état manqué vendredi dernier. L'état d'urgence va, va permettre au président Recep Tayyip Erdogan de faire adopter des lois sans passer par la voie parlementaire. Berlin, Meanga aujourd'hui contre toute chasse aux sorcières. En une semaine, près de 60 000 fonctionnaires turcs ont été limogés. Et puis des puits torrentiels s'abattent en ce moment sur la Chine et le dernier bilan est d'au moins 14 morts et 72 blessés, principalement touchés le nord-est du pays. Près de 2 millions de personnes vivent dans cette région située entre Pékin et Taïwan. 11 villes ont demandé de l'aide et le trafic aérien et ferroviaire a été suspendu. Les communications ont également été coupées en raison des mauvaises conditions climatiques. Voilà pour ce flash d'informations. Merci d'être à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. La première, 11h midi, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. On ne s'égare jamais si loin que lorsque l'on croit connaître la route, proverbe chinois. Bonne fête nationale et bel été sur la première, c'est Globe Crocker, comme tous les jours de 11h à midi, l'émission des voyageurs qui changent de vie en voyage. Seulement voilà Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres C'est le 21 juillet, jour où la Belgique est à l'honneur Alors on a retourné la chaussette Globe Crocker se devait de prendre la Belgique comme destination Mais on se connaît maintenant, on devait surprendre C'est donc une voyageuse du bout du monde Qui a choisi la Belgique comme destination Et c'est là que sa vie va basculer Comme à notre habitude, la table de Globe Crocker Est couverte de souvenirs, de musique et de lectures De voyages vers la Belgique Aujourd'hui c'est l'histoire d'une chine Chinoise, Ling, venue en Belgique pour apprendre la comptabilité et qui tombe amoureuse d'un agriculteur, DJ. Ensemble, ils révolutionnent leur propre vie et lancent un concept de fusion entre la Belgique et la Chine. Ça s'appelle le préambule. En ce 21 juillet, la Belgique, au départ de la province de Fujian, dans le sud de la Chine, voilà notre destination à croquer. 11h midi. Benjamin L'œilpark. Globe Crocker. Sur la première. Nous partons aujourd'hui pour Fujian, au sud de la Chine. Une ancienne terre de pêcheurs et de pirates située juste en face de l'île de Taïwan et résolument tournée vers la mer. Si elle n'est pas l'une des provinces les plus visitées de Chine, elle présente tout de même de nombreux points d'intérêt, et en particulier les villages de Tulu, ses maisons rondes et emblématiques de la minorité Aka. Le Fujian est également répété dans tout le pays pour sa gastronomie, ses saveurs légères et goûteuses, et en particulier les poissons et fruits de mer pêchés. Ling, qui nous accompagne aujourd'hui, a quitté cette terres Elle est venue s'installer en Belgique, à Charleroi, à Mons, où elle suit des études de comptabilité et de français. Aujourd'hui, à Thierrymont avec son mari Vincent, elle propose une fusion, celle de la cuisine chinoise et du terroir belge. En ce 21 juillet, on reste en Belgique, pour découvrir des saveurs, à la fois d'ici et d'ailleurs. Bonjour Ling et bonjour Vincent. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans ce Globe Crocker spécial 21 juillet. Bonne fête nationale. Merci. C'est un peu la fête. Moi aussi. <rire> Alors on va raconter une histoire incroyable, celle d'une voyageuse. C'est vous Ling, vous êtes chinoise et vous, vous venez en Belgique pour la première fois il y a 12 ans. Oui, depuis 12 ans. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là En fait, euh, ça fait que je suis de Chine, ça fait triste, mais j'ai une question de problème de, dans ma famille. Mes parents, ils sont séparés. Donc, euh, je suis très triste en Chine. Tout est... Regardez mes parents, ils sont toujours disputés et tout. Et C'est ça que j'ai envie de partir chercher ma famille. Ma famille, ma vie, de pour Vous allez construire de... votre vie au bout du monde. Voilà. Et pour vous, le bout du monde, c'est quelque part en Europe. Initialement, vous vouliez partir vers, vers Paris, mais ça ne fonctionne pas tout de suite. Enfin, au niveau visa, en tout cas. Et donc, vous arrivez en Belgique. Alors, la question qu'on pose à tous nos voyageurs. <rire> Quelle est, quelles sont vos premières impressions lorsque vous débarquez il y a 12 ans en Belgique, en ne parlant pas un mot <rire> de français, quand même Oui. On parlait bonjour, euh, merci. Cette ah, quand fois. même. Voilà, ça c'est le politique. Je crois qu'il faut l'apprendre. Et quand j'ai arrivé à Charleroi, donc j'ai inscrit pour apprendre langue française. Je dis qu'on va commencer la vie. Il faut obliger le français. Quand tu comprends un peu le français, on peut commencer à travailler et pour la vie. Il faut pour euh, payer appartement, pour manger, tout. Donc, je pense que le français, c'est très, très important pour le commencer. Et vous n'allez pas, pas perdre votre temps, hein, parce qu'en en, en six mois, vous allez euh, apprendre le français, et, euh, et ensuite, vous vouliez suivre des cours de comptabilité. Oui. Vous voilà. êtes très sage, hein, vous voulez apprendre d'abord le français, puis la comptabilité, et puis vous trouvez un foyer. Tout à fait. C'était ça la démarche Oui, c'est ça qu'on apprend. Et alors à table, à la table de Gromcoquer, il y a aussi Vincent, euh, Vincent qui lui pendant ce temps-là ignore tout du voyage de ligne, évidemment puisque vous ne la connaissiez pas du tout à ce moment-là, non du tout. Et Vincent, vous vous êtes agriculteur. Je travaille avec mon père, mon frère, donc euh, on travaillait ensemble. J'avais une ferme, j'ai toujours la ferme euh, à quelques centaines de mètres de la ferme de mon père et euh, donc nous travaillions à trois en association. Donc à ce moment-là, cette ferme se situe à la Buissière, mmh, elle bien. ressemble à quoi oh, C'est une, une ferme où, en polyculture, donc euh, d'élevage et de culture de, de froment, de maïs, pommes de terre. Et et ça paraît principale. fort, fort éloigné du voyage de ligne, évidemment. Euh, vous voyagez, vous Vous voyagiez à l'époque, euh, en 2012 euh, Oui, j'aime bien. J'ai déjà été en France, en, en Angleterre, en Écosse... Ah oui, quand même, un petit peu, parce qu'on s'imagine que, oui, oui. que c'est un peu compliqué parfois de voyager quand on est agriculteur. Mais vous vous débrouillez. Non, mon, mon père, mais, mes grands-parents ont toujours bien aimé voyager. C'est aussi des petits globes croqueurs. <rire> des gourmands qui <rire> voyagent dans le monde. Oui. Ling, euh, vous, votre province d'origine, c'est une, une province du sud de la Chine. Fujian. Fujian. Voilà. Ça se situe sur la mer de Chine euh... Fujian, c'était une grand, grande province. Donc, euh, côté, c'est la mer, mais l'autre côté, c'est montagne. Donc, euh, ce côté de ma maman, elle est née dans le, près de la mer. Et l'autre côté, c'est mon papa, côté de montagne. Beaucoup de du thé et des bambous. Donc, on cultive aussi beaucoup de choses là-bas. Le riz, du thé, beaucoup... Et bambou. Alors vous avez fait un, un beau cadeau. Vous nous avez apporté voilà. deux sachets de thé. C'est pas le... n'importe quel thé qu'on qu fait en, en province de Fujian. Non, c'est du thé euh, très connu d'ailleurs. Ils sont de ça. C'est pas ça. C'est le caillou. C'est le montagne de caillou. Donc le thé, il est sur le caillou. ce C'est pas simple. Voilà. Ça, ça, ça, a l'air très très haut. Oui, très très haut. Il y a moins euh, mille hauts euh, de mo À mon avis, ça doit faire euh, la taille de 3 à 4 terries par ici. C'est pas euh, comme bien la quoi. comparaison avec ouais. le, le paysage belge qui est très très plat. Mais c'est vrai qu'on a quelques terries, effectivement. Du Surtout du, du côté de Charleroi, effectivement. Et donc le thé est perché tout là-haut. C'est ça Non. Oui. Il n'est pas perché tout là-haut. Ils ne sont pas d'accord. Pas forcément. C'est pas le même thé. C'est pas à la cime des montagnes, c'est plutôt vers le milieu euh, de la montagne. Mm -hmm. Et dans le fond, comme les eaux ruisselles, dans le fond, on cultive le riz. D'accord. Rien ne se perd, rien ne se crée. Du thé et, et du riz. Alors voilà, Donc les deux destins sont, sont en marche. Ligne est en chemin vers la Belgique. Enfin, est arrivée en Belgique il y a 12 ans. Vincent, vous avez une double vie, Vincent. Vous n'êtes pas qu'agriculteur, vous êtes aussi DJ. Oui, en, en fait, euh, dans mon jeune temps, j'étais président de la jeunesse du village. Et donc, euh, on faisait de temps en temps des soupers, euh, des petites soirées. On s'est dit, pourquoi pas euh, achèterions-nous Notre, notre sono. Et euh, suite à ça. Et puis après, on s'éclate, voilà. quoi. Oui, voilà. Après, <rire> je ne suis plus devenu président. J'ai quitté la présidence et je suis devenu simplement disjoker euh, le week-end. Eh ben ça c'est une très très bonne idée entre l'une qui veut venir en Belgique et apprendre le français et l'autre qui est agriculteur mais également DJ on va se mettre dans les oreilles juste avant de se faire une petite pause musicale le genre de lecture c'est une habitude dans notre émission on se met dans les oreilles le genre de lecture que les voyageurs et voyageuses eh ont on, on lu en, en voyage vous, puisque vous appreniez le français votre lecture sonne comme ça Il semble qu'il va pleuvoir. Je ne pense pas. La météo annonce qu'il fait beau. Mais l'observateur météorologique commet aussi une erreur. Oui, nous pouvons tous faire une erreur. Fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas Ce que vous dites est très juste. Quelle heure est-il Ça, c'est votre lecture de voyage, Ling. C'est rigolo. C'est une méthode d'apprentissage du, du français. Et nous, on s'est amusé à mettre quelques sondes chez nous. Il y a des carillons, il y a des rivières, il y a des conversations. Comment s'est passé votre apprentissage du français Euh, j'ai été à Charleroi, donc euh, j'ai été à l'école de l'université, apprendre le français. Mais la professeure, c'est pas le chinois, c'est le belge. Donc au euh, début, apprends de français, c'est fait que c'est pas facile, avec le son. <rire> je n'ai jamais, jamais euh, à l'école en Chine, jamais prendre le français. On prend un peu anglais, mais le français... Apprendre le français avec une prof qui, Dont le chinois a un accent belge C'est compliqué on va, euh, on va faire se rencontrer Ling et Vincent Dans la suite de Globe Crocker Juste après la cavale de Lisa Coller, serrer contre toi Rien ne pouvait m'arrêter Et j'en voulais toujours plus Coller, serrer contre moi C'est l'âge de tous les dangers Car on en veut toujours plus, toujours plus. Pour toi j'ai tout oublié, jusqu'au nom qu'on m'a donné, j'aurais quitté mon pays si tu me l'avais demandé. J'aurais laissé derrière moi ce qui m'est qui je crois. Juste pour me rapprocher, venir me perdre dans tes bras. Plus Collés contre moi C'est l'âge de tous les dangers car on en veut toujours plus toujours plus J'avais menti sur mon âge 15, nous sommes en Belgique, ou plus exactement entre la Chine et la Belgique, ce matin dans Globe Crocker. Globe Crocker, sur la première. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Créfell. Les meilleurs prix, prix. En été, ce que j'aime, ce sont les salades avec les légumes bien mûrs. C'est vrai ça, en été, quand le soleil est aux zénith, nos bonnes tomates sont au sommet de leur goût. Un petit... Ah oh oui, mais elles sont au plus bas de leur prix. C'est vrai. <rire> Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses tomates en grappe filière qualité Carrefour sont à seulement 99 cents le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez.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 Wow Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant Et ensuite, longez dans l'océade à côté de l'Atomium, avec le soutien de La Première. La première présente, la nouvelle expo permanente du Musée Bellevue. Découvrez tout sur la Belgique et son histoire dans un tout nouveau parcours thématique, interactif et à travers plus de 200 objets belges fascinants. Démocratie, solidarité, pluralisme, la Belgique surprend et n'aura plus aucun secret pour vous. Info bellevue.be avec le soir. Sur la une. Pour ce 21 juillet, toute l'équipe de C'est du Belge vous a préparé une émission en l'honneur de Bruxelles, notre capitale. Philippe Gueluc, Lara Fabian, Justine Hénin et bien d'autres personnalités seront présents. C'est du Belge, spécial 21 juillet, depuis les toits de Bruxelles, ce jeudi sur la Une. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. Vincent et Ling sont des amoureux, <rire> ils ne se sont pas encore rencontrés, on raconte leur histoire dans Globe Crocker parce que c'est un voyage qui est à l'origine de leur histoire, le voyage de Ling. Ling, c'est vous qui venez du sud de, de la Chine pour arriver en, en Belgique, vous avez appris le français en à peu près six mois, c'était du côté de Charleroi, euh, vous êtes maintenant plutôt indépendante et vous allez suivre des cours de comptabilité Amos À Mons. Ouais. Comme quoi vous faites du tourisme dans notre tout petit pays Voilà, j'essaye. <rire> vous arrivez à Mons, vous travaillez, mais il faut bien un petit peu gagner des sous. Et donc, vous vous mettez aussi à travailler. Voilà. Où ça euh, Quand j'ai été l'école euh, à Mons, et puis j'ai été travailler à, à, à Philippe-Pouville, côté de Dinant. Donc, euh, le week-end, que le week-end. La, la semaine, c'est à l'école. Donc, euh, Au début, on travaille dans le bar parce que tu sais pas parler français. <rire> on n'a pas choix, donc euh, on coinçait dans le bar. On service, nettoyait les verres et on a écoute les clients qui parlent, fait le commande. On commençait à la bière, au loc nadine au un euh, verre de vin rouge. On commençait à part de zéro. Oui, c'est le vocabulaire du restaurant. Voilà, c'est obligé. Et là, vous commencez à vous rapprocher, parce qu'évidemment, Vincent, vous qui êtes l'agriculteur, euh, mais également le DJ, qui, euh, qui officiait dans plusieurs restaurants, j'imagine, oui. il se trouve qu'à un moment donné, la voyageuse et le DJ se rencontrent. Oui, si, je, si je me souviens bien, en fait, j'avais un, un ami qui travaillait pour moi, et donc Link, euh, après avoir travaillé à Philippeville, a travaillé à Thierrymont, mon ami allant euh, travailler au restaurant de Thierrymont dit, oh là là, il y a une jolie chinoise euh, à ce restaurant. <rire> je dis, non mais c'est pas possible, je vais aller à ta place. Et puis j'ai été à sa place et j'ai fait la connaissance de Ling. J'ai vu Ling euh, à ce restaurant-là à, à Thierrymont. On a appris à se connaître. Euh... Est-ce que vous ne vous êtes pas rencontré un soir de euh, Nouvel An chinois la, la première nuit, oui. Ouais, la première fois que je l'ai vu, ouais. oui, c'était au Nouvel An chinois. C'est quand même un signe, ça Et j'ai mis de l'Europe euh, chinoise mm -hmm. euh, pour la fête. Jolie robe ah ouais. en soi. <rire> tout, grand sourire de, ah. du Vincent. Et alors, est-ce qu'il est bon DJ, euh, Ling, votre Vincent Début, moi, je n'ai jamais, euh, jamais connu c'est quoi le DJ. Hein. Après, je, dans ma ville, tu vois, on ne fait pas souvent un soirée DJ comme ça. Non, c'est la première fois que je fais un DJ pour le <rire> nouvel an. Donc, euh, pour moi, on, va se mettre, euh... on va se mettre dans les oreilles votre musique à vous. C'est une autre habitude de Globe Crocker. On se met dans les oreilles la musique du, du voyageur avant, avant de, de partir C'est votre musique, Ling, celle que vous nous avez suggérée en tant que musique avant le départ. Euh, alors vous avez eu la gentillesse de nous l'envoyer. Ça c'est vraiment bien. Avec le titre, c'est vraiment formidable. Mais c'était écrit en chinois. Oui. Et donc, <rire> et donc c'est quoi qu'on entend là En fait, c'est la musique que, quand j'ai écouté quand je tout petite. Et euh, c'est la musique qui raconte un enfant. Il a besoin beaucoup de famille, mais. Il est, elle n'est est pas assez euh, de, de bonheur dans la famille. Donc, euh, il a très besoin, très besoin de, de maman, etc., pour lui donner de l'amour, euh, pour aller vacances, euh, un enfant normal. Ça ressemble un peu à votre musique, ça, Vincent Pas du tout, non, je ne connaissais pas. <rire> ça part super bien. Oui. Bon, bah, on va comparer votre musique avant le départ avec la musique euh, en voyage. C'est la musique que vous écoutez ici, en Belgique. C'est toujours aussi intraduisible hein, puisque vous nous l'avez envoyé en version originale, le titre, ça sonne comme ça. Oh, C'est mignon, vous chantez Vous chantez, vous la connaissez par cœur. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson et c'est quoi son titre euh, C'est la chanson, parce que quand j'ai arrivé en Belgique, c'est très dur la vie. Et cette chanson, ça m'a rapporté beaucoup de courage pour apprendre des bruits tout seul, pour apprendre euh, comment c'est la vie, il faut comment organiser, et comment on va trouver ta famille, ta bonne heure. C'est une chanson qui raconte ça. Comment vous traduiriez le titre, Vincent J'ai plutôt l'impression que c'est une chanson qui, qui donne énormément d'espoir et de force. Et si je comprends bien, ça a donné de la force euh, à Link, en fait. Link était un peu en enquête pour trouver un foyer Quelque part, oui. Elle était motivée par cette envie-là de, de trouver une maison et un, et un foyer. Et vous vous rencontrez, hein Oui, bien sûr. Au détour d'une piste de danse du côté de Thierrymont. Mmh. Et alors, l'histoire, elle est belle oh. Ensuite... Euh... Nous sommes rencontrés. Link a dû retourner dans son pays puisqu'elle avait fini son. Ah mais oui, mais sinon ce serait pas une vraie histoire d'amour. Ouais, Il faut ouais. des contretemps, oui. des, des problèmes. Il y avait un problème de visa. C'était un visa touristique okay. et oui, Link et vous devez rentrer en, en Chine. Mais évidemment, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que l'histoire se, se poursuit de la plus belle manière. On va euh, reprendre le fil de votre histoire après la Lionne et le Tigre de Dominique Dalcan. Mam na Allez, c'est pas la La lionne et le tigre, Dominique D'Alcan en 1994, La lionne et le tigre sont avec nous dans Globe Crocker, Céline et Vincent, ils nous racontent leur histoire entre Chine et Belgique. C'est une belle histoire d'amour. Globe Crocker sur la première. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour vous proposer notre tendre steak pelé, découpé par nos experts bouchers jusqu'au 27 juillet, profitez de 25% de réduction, soit seulement 9,99€ le kilo. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Pour mieux vous servir, la plupart des AD et Proxy Deleuze sont ouverts les dimanches et jours fériés. Info sur deleuze.be La première et la troisième présentent l'exposition « En plein air » à la Beauvrie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse, dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Info et réservations laboeuvrie.com La Bovary, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Globe Crocker, sur la première. Ligne! Vous êtes la voyageuse de ce Globe Crocker du 21 juillet euh, parce que vous êtes venue de Chine jusqu'en Belgique il y a 12 ans euh, avec la ferme intention de, de changer de vie et peut-être de trouver un foyer, une maison, une famille. Et c'est ce qu'on est en train de raconter ce matin dans Globe Crocker puisqu'évidemment vous avez rencontré Vincent, votre agriculteur et DJ de futur mari. Euh, mais on n'est pas encore là puisque vous avez dû il y a quelques instants retourner en Chine pour des problèmes de visa. Votre visa était un visa de d'étudiante. Et là, c'est vous qui reprenez contact avec Vincent depuis la Chine. Oui. J'ai toujours contacté euh, avec euh, le téléphone, au mais message. Oui, mais ça. Voilà. Et chaque fois quand je téléphone, je sais bien, il m'aime encore. Et je le senti, il y a encore de l'amour pour moi. Et je dis, il y a encore, euh, j'étais en Chine pendant deux mois, je visais encore deux mois. Je peux retourner en Belgique. Voilà, je veux dire... Euh, Vous aviez encore deux mois de possibilité, de présence possible sur le territoire belge. Tout à fait. Un, le -à temps était compté. Voilà, oui. Euh, et alors, qu'est-ce qui se passe Je reste en chine, contactée avec lui plus souvent. Et ah, on m'envoyait de temps en temps des petits SMS. Il était con, très, très content quand j'envoie un message <rire> et, et je voyais bien, l'amour, il est là encore. Du coup C'est quoi la suite de l'histoire Vous revenez en Belgique, Ling, Vincent. Oui. Link est arrivé à l'aéroport de Zaventem en me faisant la surprise. Donc elle m'envoie un petit SMS, viens me chercher, je, je suis à l'aéroport de, de Zaventem. Donc euh, j'ai abandonné mes champs. <rire> On vous <rire> imagine sur le champ, vous lancez la, la fourche ou vous abandonnez le tracteur qui avance tout seul. Oui. Et, vous, et vous foncez vers Zaventem. Oui, j'ai été chercher Link à l'aéroport de Zaventem. Depuis ce temps-là, nous sommes ensemble. Et oui, parce qu'il fallait passer aux choses sérieuses, donc il y a eu mariage. Il y a ouais. eu mariage en Belgique. Quand Link m'a contacté à l'aéroport, donc euh, durant le trajet, elle m'a dit « Voilà, j'ai un visa touristique de trois mois, je pense. Donc, euh, t'as trois mois pour me marier. Ou sinon, je retourne définitivement chez moi et euh, je ne reviendrai plus. » Ça, c'est de la demande en mariage. Il ne veut pas début. Veut... Je n'ai jamais marié dans ma wow. vie, je n'ai jamais un en enfant. C'est pas possible, mais pas tout de suite. J'étais pas forcément non. mûr à ce moment-là. C'est vrai que il apprend ça sur la route de l'aéroport, il ouais. faut se mettre à sa place. <rire> c'est pas non plus le plus, plus facile. Mais comme euh, on est là pour raconter cette belle histoire, vous vous mariez. Et alors la bonne nouvelle pour vous, c'est que voilà, euh, vous pouvez donc rester en Belgique. Et il y a une autre nouvelle euh, qui va avec, c'est que vous allez changer de vie. Vous allez devenir agricultrice. Oui, jamais pensé dans ma vie. Je vais donner à boire le veau et soigner les vaches, travailler avec tracteurs. lui, traiter les vaches, et il m'apprend à conduire tracteur. Jamais dans eux, imagine les grandes machines, je vais conduire. Franchement, ça fait peur, mais maintenant, on est C'est, Je trouve que ça change la vie. Ça donnait un petit peu de curieuse début. Je dis, c'est chouette, c'est nature. Et les animaux, ils sont adorés. Les petits veaux, quand tu lui donnais à boire, biberon. Premier jour, ils regardent, deuxième jour, ils regardent quand tu arrives. ils sont tout contents de vers le toi. Le vétérinaire m'a dit, euh, une fois elle est arrivée à la ferme, il me dit, il euh, y a une femme dans ta vie. <rire> Tellement que mes veaux étaient, étaient bien mieux soignés que quand j'étais tout seul dans la ferme, bien entendu. Et voilà, c'est un voyage qui change la vie de tout le monde, la vie de Vincent, la vie de Ligne, et puis la vie de la ferme, c'est un véritable conte de Noël, mais on est en juillet, et donc vous êtes mariés, et la vie de la ferme, ça ressemble à quoi C'est une ferme d'élevage ou d'agriculture on s'est mariés le jour de mon anniversaire, le lundi 25 septembre. Donc, euh, Link, en fait, euh, je me souviens encore, à 16h, on a trait les vaches. Elle a pris des petites fleurs qu'elle a cueillies, comme ça, sur le pot, qu'elle a commencé à mettre dans ses cheveux. Et puis, euh, nous sommes partis nous marier à, à la commune. Et je me dis, euh, oui, pour répondre à votre question, c'est une ferme euh, d'élevage, en premier, et puis euh, de culture. C'est difficile la vie à la ferme ou euh, vous en parlez avec un sourire euh, très grand Moi je trouve que c'est très difficile, mais c'est beaucoup de bonheur qui, qui s'apporte euh, plus tard. Alors c'est marrant parce qu'il y, y a des instants comme ça qui, qui paraissent déterminants dans la vie des gens, comme une demande en mariage <rire> ou un mariage, et vous ces instants-là ont l'air très fugaces, ça va très très vite, et c'est plutôt ce qu'il y a entre, qui, qui prend son temps. Oui. C'est une vie à 400 à l'heure. chez nous on n'arrête on pas donc euh, puis link aussi c'est quelqu'un qui va, qui va très très vite qui est très efficace dans ses gestes. donc euh, oui on va vite. La vie à la ferme a changé, les veaux vont mieux. Ça c'est mieux, ça c'est sûr. <rire> Est-ce que vous avez continué à, à voyager en Belgique, ligne puisque vous avez appris le français à Charleroi, vous avez appris la comptabilité à, à Mons, et là vous vous retrouvez du côté de, de Gossely, hein, de Charleroi, par là, oui. hein, la buissière. Et euh, vous avez continué à découvrir ce petit pays Oui, à côté de villages... Euh... En Belgique, hein. Et les autres pays, en France avec lui, et en Belgique, un peu partout de village, on fait un petit tour, il me montrait. Sinon, euh, je tout seul, je ne pense pas. C'est lui qui m'a montré le Belge. On est au carnaval de Binche. Voilà. À ouais. Binche qui va être déterminant aussi ouais. dans la suite de, de l'aventure de, de Ling et de Vincent. Euh, Vous avez, euh, vous avez vécu quelque temps en Belgique, vous vous êtes marié sur les chapeaux de roue, hein, on peut dire ça. À un moment donné, il va falloir se marier aussi en Chine. Parce que si vous vouliez, Ling, venir en Belgique, trouver une maison et un foyer, il faut bien présenter le marié à votre famille. Ça obligeait. C'est une tradition. C'est le tradition. C'est aussi une correction. Voilà. Et donc il va falloir l'emmener, ça s'est passé, passé quand, cette présentation Il euh, y a sept ans d'ici. On a été tournés. Quand j'ai vu euh, le grand garçon Jean-Marie qui est né. Un mm -hmm. ah, an après, donc... Euh, Jean-Marie, c'est votre fils aîné Voilà, le grand, le néné. Et puis, euh, je, on a, la vie, on a beaucoup mieux, plus facile, un peu. Et on dit, il faut tourner la maison pour le marier en Chine. En Chine, en fait, euh, par exemple, aujourd'hui, on mariait c'est pour euh, les hommes, pour le mari. Et l'homme, il faut obliger obligé de tourner... Euh, chez dans la famille de la Marie. Marie. C'était la première fois que vous alliez en Chine. C'était la Vincent. première fois, oui. oui. <rire> <rire> et ben, vous, vous allez nous raconter ça parce qu'elle a été épique cette rencontre avec la famille et avec les traditions chinoises dans la province de Fujian, dans la famille de Ling. On va se raconter ça dans la suite de Globe Crocker, juste après *Fruits of Rooting, de la Jérôme. Of Routing, la Jérôme en 1994. Ce matin, dans Globe Crocker, on raconte une histoire d'amour entre la Chine et la Belgique à l'occasion du 21 juillet. Globe Crocker, sur la première. Matin première à la foire de Libramont. Vendredi, 6h, 9h. Toute l'équipe de la matinale est en direct de la plus grande vitrine à ciel ouvert du monde agricole. Comment vont les agriculteurs Quelle agriculture pour demain Des acteurs et des spécialistes nous répondent. Et nous vous ferons goûter à l'ambiance de cette foire de Libramont. La première prend l'air. Rendez-vous ce vendredi entre 6 et 9h sur la première. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia Profitez-en aussi sur creffel.be. Creffel, Les meilleurs prix, services prix. À la maison le 21 juillet, ça défile, c'est Barbecue Party. Ça tombe bien, notre colis barbecue de 5 kg est à moins 50%. Détail de l'offre en magasin. Intermarché vous souhaite une joyeuse fête nationale. Ouvert ce jeudi 21 juillet. Horaire et détails en magasin. La première, Globe Crocker. Avec Benjamin Leupart. Ling, vous êtes notre voyageuse du jour en ce, ce jour de fête nationale. Euh, et vous venez de votre province du sud de la Chine, Fujian, euh, en quelle année C'était il y a 12 ans. Et vous êtes à la recherche d'un foyer et d'une famille, en fait. Et vous allez la trouver en la personne de Vincent, Vincent Campenot, qui est agriculteur et DJ. Et vous vous rencontrez un jour de. Enfin, un soir de Nouvel An chinois. C'est complètement hallucinant. Vous vous êtes marié. En Belgique, en tout cas. Et là, il euh, s'agit d'aller euh, présenter Vincent à votre famille Ling. En Chine, voilà. Alors, comment ça se passe, cette présentation Enfin, d'abord, comment on arrive là-bas Est-ce que ça prend beaucoup de temps, etc. Oui. Mais le voyage, ce n'est pas deux heures. C'est très, non, très ça, long. c'est chez nous, ça. Ah oui, c'est très long. Et en ouais. plus, on a tourné en avion via euh, y des escales. Et on 13 heures de l'avion. Plus encore euh, six heures de voiture pour arriver chez moi. Et puis j'en ai un petit, Jean-Marie, il est un an et demi. Il est jamais prend l'avion. Il a beaucoup de problèmes euh, avec le son de, dans l'avion. Donc euh, pendant euh, des heures, il n'est pas dormi, il pleurait. Ça fait qu'on a le voyage, c'est pas facile. Un voyage épique pour vous, euh, Vincent. On n'a pas eu facile puisque en fait, il faut prendre l'avion la, à Zaventem, on atterrit à Pékin. Quand on atterrit à Pékin, en fait, il faut reprendre un autre avion. Mais il faut savoir qu'à Pékin, il y a un aéroport pour atterrir et un autre pour décoller. Donc il faut encore refaire un taxi pendant deux heures dans Pékin. C'est bon. comme si on se posait à Zaventem et qu'on décollait à Charleroi. Oui, voilà. Mais en plus grand. En plus grand, oui. oui. Et puis avec beaucoup plus de voitures, puisque je crois qu'il y a des autoroutes à 14 bancs d'un côté, 14 <rire> de l'autre. Donc euh, il faut savoir aussi qu'en Chine, à Pékin, on s'arrête sur l'autoroute à 14 bancs, on fait une marche arrière et on prend la bonne direction. Ça va comme ça, donc c'est quand même un peu dangereux. Ah oui Quand je suis en revenu, on va partir, parler du, du départ, mais quand je suis revenu, c'est clair que j'étais content. La seule chose que j'ai pas traité, c'était. Je <rire> suis revenu vivant. Les voitures, oui. <rire> Alors, vous, euh, sur ces autoroutes à, à 14 bandes avec des gens qui font les marches arrière, vous, quittez, euh, vous euh, quittez Pékin, vous changez d'avion. Vous filez vers le sud. On va vers Funjian. Donc, Funjan en fait, c'est au, au large des côtes de la mer de Chine il euh, y a Taïwan juste en face hein, là, les Chinois se disputent d'ailleurs avec euh, les Taïwanais et euh, ben, quand je suis arrivé là-bas c'est clair que j'ai pensé qu'une chose c'est à dormir Sympa on est arrivé chez le tonton il me dit bah, écoute euh, voilà, voilà ta chambre Ling bien entendu toute contente elle voyait sa maman sauf que dans la chambre il y avait des barreaux et de l'autre côté des barreaux il y avait le voisin et c'était une porcherie ah oui Donc, euh, ben, je dis, ben voilà, ils sont assez conciliants par là, oui. Et là, j'étais vite mis euh, au goût <rire> du jour. <rire> C'était la grande fête, Ligne. Oui, ça fait, euh, ça fait très très plaisir de voir ma famille, parce que je suis tout seul en Belgique. C'est un seul plaisir, euh, c'est voir mes familles. Ça se fait plaisir, c'est du bonheur. Est-ce que votre famille est également impliquée dans la culture du thé ou du riz, puisque c'est à peu près les, les deux grandes cultures de cette grande province de Fujian Mes grands-parents, oui. Ils ont euh, du riz. Ils ont fait le du riz et le thé. Et moi, quand j'étais tout petite, euh, moi aussi, je travaillais avec eux, ramasser le, le, le riz pour eux qui passaient dans la machine. Donc. Euh, Quand je suis toute petite, je suis souvent avec mon grand-parent. Est-ce que vous cuisiniez beaucoup avec les membres de votre famille quand vous habitiez là Quand je suis toute petite, moi j'adore cuisiner. Je suis toujours près de ma maman, je prends une petite chaise, à côté de la cuisine, je regarde. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait tous les jours Moi j'adore. Et depuis 12 ans, je commençais à cuisiner pour eux. Vous êtes régalé là-bas Oui. C'était... Euh... Donc... Euh... On était dans la région de la maman en premier, donc au large des côtes de la mer de Chine. C'était beaucoup de crustacés et de fruits de mer, donc là, c'était génial. Hein. Le mariage euh, se, se passe en Chine, la présentation est faite. On va avancer dans votre histoire, parce que c'est quand même une histoire de 12 ans, donc il faut un peu cravacher à un moment donné. Vous revenez en Belgique, et puis il y a une idée qui vous trotte dans, dans la tête, puisque l'un, Vincent, euh, élève des animaux et que l'une est une véritable experte en cuisine... Il, euh, il y a une idée qui arrive chez vous, Ling Oui, parce que je dis, euh, voilà, lui c'est DJK, il est con, con, contacté avec beaucoup de gens qui font la fête, etc., tout. Mais il dit, toi tu cuisines bien, pourquoi tu ne fais pas euh, un petit plat Je propose les gens. C'est malin traiteur, ça Tu fais ouais. traiteur, je fais DJ. Voilà, donc c'est ça qu'on travaille à deux, pour le commencer. Bien joué, ça. Et alors, ouais. après avoir euh, connu Charleroi Mons pour la formation, c'est à Binge que oui. vous allez, <rire> que vous allez suivre une formation pour avoir l'accès à la profession, c'est bien ça? Oui. L'école des le, archers. Le promo social pour le restauration. Donc, j'ai été l'école pendant trois ans, apprendre le cuisinier. Mais les professeurs, ils sont super sympas parce que il y a des, je, je sais parler facilement français euh, normal. Mais le, beaucoup vocabulaire, c'est très compliqué. Et ils ont beaucoup de patience à m'expliquer. D'autant que tu allais au, euh, en cuisine avec Jean-Marie. Oui. Euh, oui. Elle était avec le landau du petit, puisque j'allais au cours de euh, d'oenologie à quelques étages au-dessus. Mais oui, tout le monde se forme. Tout le monde se forme et, et euh, se forme dans l'esprit le, d'un concept. Et c'est quoi ce concept C'est un, euh, un circuit court, donc... Euh, Il y a 10 ans, ils sont aussi. malins. Ils maintenant, sont malins. on est en avant, je pense, puisque maintenant c'est très, ouais. très à la mode. Mais nous, il y a dix ans qu'on avait pensé à ce projet. Et donc, c'est un restaurant à la ferme qui mélange, qui fait de la cuisine fusion, on peut dire ça Oui. Cuisine fusion avec des produits belges à la façon euh, chinoise. Il y a une cuisine typique de la province de Fujian Oui. Et c'est, vous pouvez nous dire le nom de cet endroit qui euh, où on peut manger cette cuisine fusion. C'est le préambule à la poussière. Et ben, on va parcourir votre carte dans quelques instants, juste après Girls in Hawaii. Girls in Hawaii dans Globe Crocker. Ce matin, nous sommes en Chine et en Belgique pour le 21 juillet pour une rencontre entre Ling et Vincent qui ont créé un concept, une fusion entre les deux cultures, les deux terroirs. Ça s'appelle le préambule et on va parcourir la carte. Globe Crocker sur la première. Ling, vous êtes notre globe croqueuse de la matinée dans cette émission. Vous venez de Chine, de la, de la province de Fujian et vous emmenez avec vous toute une histoire et aussi toute une culture. De culinaire, et vous la mettez à profit avec les produits que, que développe Vincent dans sa ferme du côté de la buissière. Ça donne quoi, par exemple C'est le bœuf euh, amiyaki, oui. oui. les Nems. Donc Elle vous va... revisitez euh, des spécialités chinoises, mais avec des produits belges. C'est quoi ce bœuf amiyaki En fait, euh, c'est un, c'était lanières de bœuf. Donc, ça, on fait d'un bon rôti de bœuf. Euh, ils massacrent le rôti de bœuf en, en petite lanière comme ça. <rire> c'est ma façon à moi de voir les choses, <rire> mais bon. <rire> oui, ils émincent. Moi, je préfère en steak, mais bon, euh, Link m'a appris à aimer le, le bœuf comme ça. Elle flamme ça avec du saké hein, et après euh, quelques épices euh, dont elle a le secret en fait. Et ça fait un super, un super plat. C'est certainement un des plats les plus prisés dans le restaurant parce que là. Depuis le temps que tu l'as sorti. Hein. Oui, beaucoup les gens aiment bien parce que l'avion est détente. Pas besoin de cuisson. Et pour moi, c'est plus facile. Ah oui, pas bleu, pas saignant, parce pas que... bien cuit ou voilà. à point. Euh, c'est la même cuisson pour tout le monde. C'est facile. Enfin, c'est évident de, de mettre comme ça à l'honneur des produits du terroir euh, belge. Je pense qu'il faut le changer. Les gens de Belge, ils sont aiment bien beau bon manger, boire un bon vin. Et les gens, ils aiment bien changer de euh, façon différente. Si tu fais toujours la même chose, les gens, il n'y a pas de charme pour retirer les gens. Ouais. Donc, euh, j'ai des idées pour changer de temps en temps un peu différent de goût pour les clients. Donc, ça marche à mort ce préambule. L'histoire de Vincent et de Ling évolue dans ces douze années euh, qui nous séparent du tout début de votre premier voyage ligne vers la Belgique. Est-ce que vous retournez euh, en Chine euh, Oui. J'ai été tournée ici il y a trois ans avec les deux garçons, sauf Vincent. Mmh. Parce que ce moment-là, il a beaucoup travaillé à la ferme. Donc, euh, j'ai dû... Parce que le deuxième, Jules Marie, il est né. Non, maman je vais faire maman qui vient visiter. Mais le problème de visa n'a pas su devenu Donc, je dois obliger de tourner. Vos donner. deux enfants s'appellent Jean-Marie, qui a huit ans, et Jules Marie, qui a cinq ans. Ce sont des prénoms chinois, Vincent Tout à fait. Ça ne sonne pas du tout chinois. Non, Jean-Marie, en fait, c'est euh, mon papa. Et Jules, c'est mon grand-père euh, paternel. Marie, c'est ma grand-mère maternelle. Donc, euh, je me suis dit Jean-Marie, Jules-Marie, comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Donc, c'est une tradition chinoise qui, oui. qui s'est euh, perpétrée dans les prénoms de, de vos enfants. Attention que Jean-Marie... Il a des noms de chinois. la nom de chinois, c'est Uliane. Ujie, Jean-Marie et Uyan, Jean c'est le petit... Oui. Ah d'accord donc les prénoms sont traduits oui. du clan des U Y U donc euh, en, en Chine il y a Yu-Roi, c'est ça le cousin c'est son cousin waouh ouais. wow. et vous Vincent est-ce que vous êtes devenu voyageur depuis euh, votre euh, histoire incroyable avec Ling Disons que j'aime bien euh, j'ai toujours bien aimé visiter euh, et partir et ouais, donc euh, rester dans ma ferme c'est pas c'est pas dans mes gènes Mais vous êtes retourné en Chine ou pas Oui, je suis retourné une fois en Chine avec Ling. Mais pas, <rire> pas depuis, non. J'aimerais bien... Va... C'est ça qu'on aime bien nous dans Globe ouais. Broker, c'est qu'un voyage change la vie des gens. Oui. de Plein de gens, la vie euh, de, du voyageur euh, lui-même, donc euh, de Ling en l'occurrence, et puis euh, des gens rencontrés en chemin, c'est le cas de le dire. Euh, Vincent, de votre, de votre côté, est-ce que c'est courant d'avoir des, des histoires comme ça euh, dans le monde de, des agriculteurs je ne pense pas, non. En tout cas, pour euh, pour ma, à ma connaissance, non. C'est plus pour euh, lui me connaît plus. C'est ça que je allé au voyage avec lui en Chine. Comme ça, il est dans le Chine. Il connaît les gens de mondialité et il connaît plus de choses en Chine. On a été voir des fermes en Chine. Aussi. Oui, c'est pas la même ah. que ici. Il me posait les Chinois me posaient la question si j'avais un tracteur <rire> et nous autres on se dit tiens ils ont des ânes. Donc euh, on se donne de faux a priori sur l'agriculture chinoise, hein, qui est totalement aussi moderne que la nôtre. Donc j'ai appris aussi beaucoup euh, grâce à ce voyage. Je n'ai pas ce... vu que ma belle famille. Et est-ce que vous avez changé des méthodes, par exemple, dans l'exploitation de votre ferme Non. Je, je <rire> n'ai pas appris beaucoup. En fait, ben, ils cultivent le maïs comme par ici, dans certaines fermes agricoles. Ils avaient exactement la même salle de traite que chez moi. Je leur ai appris qu'il y avait des, des robots à traire, mais bon, il y a quand même quelques années que j'ai été, donc c'est encore beaucoup plus performant. Et puis pour euh, les Vélages, ils ont euh, la race Holstein aussi, donc là, la, la fameuse race qu'on a par ici. Ils n'ont pas la Blanc bleue je leur ai montré sur le site internet euh, la Blanc Bleu, ils disent Waouh, c'est quoi ça ?» Ils n'en avaient jamais vu dans la vie. Oui, ils sont, ils sont jaloux. jaloux. Ils sont jaloux. <rire> Est-ce que vous allez euh, bientôt... Euh... Euh, repartir ensemble Oui, je Sans pense, doute, oui. Hein. La belle histoire du préambule continue, hein, parce qu'après avoir boosté quelque part, c'était ça aussi la bonne idée de, ce, de cette fusion entre cuisine chinoise et produits du terroir belge avec, euh, avec ce, ce restaurant. Il euh, y a une étape su, suivante, c'est que vous avez carrément envisagé la maison d'hôte, enfin le gîte. Quoi. Oui, on, a, on est... Euh, à l'heure actuelle, on, on a terminé le gîte. Donc, euh, <rire> voilà, on peut accueillir six à personnes. Ah oui Et l'histoire continue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite À part que ça fonctionne, évidemment. Ben que ça fonctionne, oui, et qu'on continue voilà. comme ça. Et sur euh, la même lancée. J'espère qu'on va le plus souvent voyager en Chine, ouais. on voir mes parents. Et qu'on voit tes parents qui viennent chez nous nous voir voilà. Rougie, ta famille Eh c'est une très très belle histoire que la vôtre ligne et la vôtre aussi Vincent Coppenot, qui est devenu donc vous ligne en Belgique pour tomber amoureuse, trouver un foyer, une maison, une famille, c'est fait une famille d'agriculteurs et de restaurateurs aujourd'hui votre histoire s'appelle le préambule et c'est l'histoire d'un agriculteur qui change de vie grâce à votre voyage, bravo de belles histoires d'agriculteurs il va y en avoir aussi à partir de demain 22 juillet, figurez-vous, du côté de la foire de Libramont, parce que là il y a évidemment le rassemblement de ces éleveurs et agriculteurs et euh, c'est Philippe Sorey qui va avec son équipe sillonner cette foire de Libramont euh, tous les jours jusqu'à vendredi euh, pour aller à la rencontre de ces belles histoires d'agriculteurs il sera visible euh, sur la une à partir de 12h25 et vraiment c'est à ne pas rater une bonne bouffée d'odeur de paille y en sont. cet été vous y serez. Nous vendrons des hamburgers au stand et nos terres de pas ouais. Le, ah, Le préambule sera là ouais. Et ben On va aller goûter ça et on recommandera à Philippe d'y aller aussi. Dans un instant c'est la météo Important ça pour les agriculteurs, la météo. Et puis le forum de midi avec Fabienne Vandemerche. À demain, que vous soyez ici ou ailleurs. Globe Crocker sur la première. Bonne journée à tous. Cet après-midi, les températures seront plus respirables qu'hier, entre 22 et 28 degrés quand même. De manière générale, on aura plus de nuages que les jours précédents. Ils seront plus fins en allant vers le littoral. Au sud-est, en revanche, ils vont donner quelques averses et localement un orage, même si on aura droit à quelques éclaircies. Pas de drache nationale donc au programme cette année. Ce soir et cette nuit, le risque orageux diminue. On aura toujours la possibilité d'une petite ondée sur les deux tiers est de la Belgique. Et puis les minima iront de 15 à 19 degrés. La première Il est midi